Chapitre 4 Puisque le Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous aussi dans la même disposition d'esprit, car celui qui supporte des souffrances physiques en a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre, selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois un temps suffisamment long à agir comme les païens aiment à le faire, Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aussi aux morts, à ceux qui ont été jugés dans leur existence humaine, comme le sont tous les hommes. Elle leur a été annoncée afin que, par l'Esprit, ils puissent vivre comme Dieu vit. La fin de toute chose est proche. Vivez d'une manière raisonnable et ayez l'Esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour efface un grand nombre de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Celui qui prêche doit transmettre les paroles de Dieu. Celui qui sert doit le faire avec la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Mes amis, ne vous étonnez pas de la dure épreuve que vous avez à subir comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis de joie quand sa gloire sera révélée. Vous êtes heureux si l'on vous insulte, parce que vous êtes disciples du Christ, car l'esprit glorieux, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'est à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Le moment est arrivé où le jugement commence et c'est le peuple de Dieu qui est jugé en premier lieu. Or, si le jugement débute par nous, comment s'achèvera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu Comme l'Écriture le déclare, si les bons sont sauvés difficilement, qu'en sera-t-il des méchants et des pécheurs Ainsi, Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu doivent continuer à pratiquer le bien et à se confier entièrement au Créateur qui est fidèle à ses promesses.